Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam, ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nous allons aborder dans ce cinquième cours le chapitre relatif à la compensation aux différents types de jeunes recommandés, réprouvés et interdits. Et nous allons nous arrêter quelque peu sur le premier sous-chapitre qui vient d'être cité, à savoir la compensation du jeûne. Il faut savoir que la rupture du jeûne est soit permise, soit interdite. Le premier cas concerne la personne qui rompra son jeûne pour une raison valable, tandis que le second concerne celle qui le rompra sans motif légiféré. Ce deuxième cas comprend l'absence totale de jeûne, dans le sens où la personne n'a pas du tout jeûné, ainsi que sa rupture avant le coucher du soleil, dans le sens où elle a entamé son jour en jeûnant, puis qu'elle l'a rompu avant le coucher du soleil. Nous avons vu au début du second chapitre que les motifs dispensant de jeûner ou permettant de rompre sont les suivants. La maladie, le voyage, la crainte de la mort, le sang des règles et des lochis, qui, évidemment, est spécifique À la femme. Nous y avons abordé également les différentes manières adaptées à chacun de ces cas de rattraper le jeûne. Nous avons également abordé la distinction à faire entre le cas de celui qui ne jeûne pas, sans raison légiférée, un ou plusieurs jours de Ramadan, et celui qui rend sans raison légitime son jeûne durant une de ces journées. Donc à nouveau cette distinction-là que nous avons fait précédemment. Avant d'étudier certains détails supplémentaires concernant la compensation, nous allons aborder, si Allah le veut, le cas de celui qui a rompu le jeûne pendant Ramadan en ayant des relations sexuelles. Il faut savoir que le jeûneur qui entretient des relations sexuelles pendant un jour de Ramadan se doit de rattraper et d'expier si trois conditions sont réunies. D'ailleurs, ici, vous pouvez trouver en note un point important. C'est que l'expiation due à la rupture du jeûne est spécifique au jeûne du mois de ramadan. Elle ne concerne donc pas les autres types de jeûne, tels que le jeûne dû à un serment, le jeûne surrogatoire, le jeûne d'expiation, le jeûne de rattrapage, etc. Ni la rupture par éjaculation provoquée. Donc revenons aux trois conditions qui doivent être réunies. Pour que le jeûneur qui entretient des relations sexuelles pendant un jour de la se doivent de rattraper et d'expier. Premièrement, qu'il fasse partie de ceux à qui il incombe de jeûner. Qu'il fasse partie de ceux à qui il incombe de jeûner. Deuxièmement, qu'aucune raison religieusement valable ne lui permette la rupture, auquel cas il n'aurait qu'à rattraper. Troisièmement, que la pénétration soit effective, soit dans le sexe, soit dans le derrière. Ainsi, si un homme éjacule au cours de préliminaire, sans qu'il n'y ait de pénétration, il devra rattraper ce jour de jeûne sans pour autant expier. La preuve de l'obligation de l'expiation est ce qu'ont rapporté Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Hurayra, qui relate qu'un homme vint voir le messager d'Allah, « Sallallahu alayhi wa sallam lui dit :« ô messager d'Allah, j'ai péri. » Donc notons ici que le fait que le questionnaire ait dit « j'ai péri » prouve qu'il n'était pas ignorant du fait que les relations sexuelles pendant un jour de jeûne annulent ce dernier. Donc il a dit « j'ai péri ».« Et qu'est-ce qui t'a fait périr ?» lui demanda le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « J'ai eu des rapports avec ma femme pendant le ramadan alors que je jeûnais. As-tu la capacité d'affranchir un esclave ?» lui demanda le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Non ». Peux-tu jeûner deux mois consécutifs Non. Peux-tu nourrir soixante pauvres Non plus. À ce moment-là, l'homme s'assit et en apporta des dates au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est pris et dit à cet homme Prends-les et distribue-les aux pauvres. L'homme lui dit alors À plus pauvre que moi, au messager d'Allah Par Allah, il n'y a pas entre ces deux montagnes de maisons dont les occupants sont plus pauvres que nous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rite alors et lui dit, va et nourris ta famille. Soulignons que l'expiation est requise ici du fait de la violation du caractère sacré du mois de Ramadan. Si donc une personne annule un jeûne de rattrapage par relation sexuelle, elle n'aura pas à expier. De même pour la personne qui jeûne un jour de Ramadan alors qu'il lui est permis de rompre. C'est le cas notamment du malade et du voyageur, comme nous l'avons vu précédemment. La femme, abordons maintenant donc le cas de la femme, si les conditions que nous avons déjà mentionnées sont réunies, et ces conditions, donc je les récapitule, qu'elle fasse partie de ceux à qui il incombe de jeûner, qu'aucune raison religieusement valable ne lui permette la rupture, que la pénétration soit effective soit dans le sexe, soit dans le derrière. Donc la femme, si les conditions que nous avons déjà mentionnées sont réunies, doit, comme l'homme, rattraper et expier. Cela, si elle est consentante, par contre si elle est contrainte ou ignorante du caractère annulatif des rapports sexuels pendant le jeûne, ou du fait qu'elle est en état de jeûne, ou si elle a oublié, elle ne devra ni rattraper, ni expier. Si le jeûneur rompt plusieurs jours de jeûne par des relations sexuelles, il doit expier pour chaque jour, et non pas se contenter d'une seule expiation Et ce, même s'il n'a toujours pas expié, un jour déjà rompu par l'annulatif en question. Admettons qu'une personne, elle a entretenu des relations sexuelles pendant la journée de Ramadan, alors qu'elle faisait partie de ceux à qui l'incombe de jeûner, et qu'aucune raison religieusement valable ne lui permettait la rupture, et que la pénétration était effective soit dans le sexe, soit dans le derrière, et qu'elle n'a toujours pas expié et qu'elle recommence à entretenir des relations sexuelles pendant une autre journée de Ramadan, elle devra, dans tous les cas, expier pour ces deux jours. Même si elle n'a pas expié pour le premier. Donc, si jamais elle a expié pour le premier, elle se doit d'expier pour le second. Et si elle n'a pas expié pour le premier, elle se doit quand même d'expier pour Le second. En revanche, s'il entretient plusieurs rapports sexuels durant la même journée, il ne devra s'acquitter que d'une seule expiation, et ce, car il n'est plus en état de jeûne. Donc là, il y a eu plusieurs rapports sexuels, certes, par contre, ils ont eu lieu dans la même journée. Et du fait que la personne n'était plus en état de jeûne, à partir du moment qu'elle a entretenu les premiers rapports sexuels qu'elle a entretenu durant cette journée, alors elle ne devra s'acquitter que d'une seule expiation. Ici, je voudrais m'arrêter quelque peu avec un point qu'on a mentionné, et vous pourrez retrouver cette remarque-là dans la marge, Concernant la troisième condition, quand nous disons que la pénétration soit effective, soit dans le sexe, soit dans le derrière. Donc, la pénétration dans le derrière, c'est ce qu'on appelle la sodomie. Et il faut savoir qu'il se peut que les ulama abordent certaines situations comportant des pratiques interdites afin d'éclaircir les serviteurs d'Allah sur les règles s'y si rapportant. Admettons qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah tabaraka wa taala tombe dans le péché et accomplit cet acte vil et méprisable qu'est la sodomie durant une journée de ramadan il doit bien savoir comment agir est-ce qu'il est redevable d'une expiation ou pas est-ce que son cas est similaire à celui qui a entretenu des relations sexuelles normales ou pas c'est pour cela que les ulama abordent ce point là bien qu'il soit à la base interdit ceci ne signifie en rien qu'il le considère licite quant à la sodomie il n'y a pas l'ombre d'un doute que c'est une pratique ville méprisable et donc strictement interdite en islam. Continuons donc. Dans notre sujet, nous avons déjà évoqué la parole attribuée à Ibn Masoud, qui aurait dit « celui qui a mangé au début de la journée, qu'il mange à la fin de celle-ci ». Ainsi, il n'incombe pas à celui qui bénéficiait d'un motif religieusement valable de rupture au début de la journée de s'abstenir jusqu'au coucher du soleil si ce motif disparaît. De même, il ne sera redevable d'aucune expiation s'il entretenait des, rapports, des relations sexuelles. Quant à la situation inverse, si une personne accomplissant un jeûne obligatoire de Ramadan entretient des rapports sexuels, puis bénéficie d'un motif valable de rupture ou perd la raison, elle devra expier car elle a violé le caractère sacré de ce jour de Ramadan et ce qui lui a permis de rompre n'est advenu que plus tard. Et cela est relativement clair, alhamdulillah. Nous avons cité le hadith d'Abu Huraira, dans lequel il relate l'histoire de cet homme qui a entretenu des relations sexuelles avec sa femme pendant une journée de ramadan. Il y apparaît clairement qu'il y a trois types d'expiation. Premièrement, délivrer un esclave. Vous pouvez trouver en note que cet esclave doit être croyant, comme le prouve le hadith de Muawiyah, Ibn al-Hakam, rapporté par l'imam muslim dans le chapitre des mosquées de son recueil authentique de hadith. Par ailleurs, le plus probable des deux avis des gens de science est qu'il ne doit pas présenter de défaut physique ou de tard. Donc, cet esclave doit être croyant. Et selon l'avis le plus probable, il ne doit pas présenter de défaut physique ni de tard. Deuxième type d'expiation jeûner deux mois consécutifs. Vous trouvez également ici en note que le jeûne d'expiation commence en début de mois ou non. Il faudra jeûner selon le nombre de jours du mois en cours. Par exemple, un homme commence son expiation le 15 du mois de Shawwal. Si ce mois, ainsi que Dhul Qa'ada, qui rappelons-le, est le mois dans le calendrier égérien qui fait suite au mois de Shawwal, donc si ce mois, c'est-à-dire Shawwal, ainsi que Dhul sont de 29 jours, alors il gênera 58 jours. Et si un des deux mois est de 30 jours, il en gênera 59. Car si un des deux mois est de 30 jours, il en gênera 59. Car 30 plus 29, ça fait bel et bien 59. Et il en jeûnera 60 si les deux mois sont de 30 jours. Car 30 plus 30, c'est égal à 60. Donc la personne n'est pas forcée de commencer son jeûne d'expiation le premier du mois. Elle peut le commencer dans le courant du mois. Elle prendra donc en compte euh, le nombre de jours que comporte ce mois, ainsi que le mois suivant. Et elle agira en conséquence comme expliqué ici dans la marge. Troisième type d'expiation, nourrir 60 pauvres. Ces pauvres doivent être nourris... avec ce qui leur suffit comme repas. Avec ce qui leur suffit comme repas. Donc quand on dit le fait de nourrir un pauvre, ça signifie le fait de lui fournir un repas qui soit nourrissant et assez consistant pour qu'il soit rassasié. L'ordre dans lequel ces types d'expiation ont été cités doit obligatoirement être respecté. C'est-à-dire la personne doit délivrer un esclave. Si elle ne le peut pas, elle doit jeûner deux mois consécutifs. Et si elle ne le peut pas, elle nourrit 60 pauvres. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le choix dans cela. Mais elle doit impérativement respecter cet ordre-là. Plus d'expiation pour celui qui n'a pas la capacité d'expier au moment où cela lui est obligatoire. La preuve de cela réside dans le Qur'an et la Sunna. Allah, Allah ne charge pas une âme. plus qu'elle ne peut supporter. Et il a également dit, « Craignez Allah comme vous le pouvez. » Par ailleurs, nous pouvons inclure cette situation dans la généralité de la règle religieuse qui dit qu'il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité. Il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité. C'est là une règle parmi les règles de la religion. S'il s'avère que par la suite, cette personne a la capacité d'expier, étant donné que l'obligation n'est plus à sa charge, il ne sera pas tenu de le faire. De même qu'il n'est pas demandé au pauvre qui devient riche de sortir la zakat pour ses années de pauvreté. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit à l'homme qu'il a questionné d'expier lorsqu'il en aura la capacité. L'homme qui a questionné ici, c'est-à-dire celui qui a dit au oh, messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, « Au messager d'Allah, j'ai péri ». Et le prophète lui a répondu « Et qu'est-ce qui t'a fait périr ?» Et il lui a alors dit « J'ai eu des rapports avec ma femme pendant le ramadan alors que je jeûnais. » Et c'est le hadith que nous avons mentionné précédemment. Je vous invite donc à y retourner. Une note importante ici. Il est important d'attirer l'attention vers ces propos qui ont été tenus par certains alémas, rahimahumullah. Certains alémas avancent avancé que le prophète, alayhi salatu salam lorsqu'il a dit à l'homme, Abu Huraira, a raconté l'histoire, va et nourris en ta famille, il a considéré cela comme une expiation. Donc certains savants sont d'avis qu'en vérité, c'était là une expiation. Or, ceci n'est pas correct pour deux raisons. Premièrement, l'homme ne peut pas être celui qui expie et celui qui bénéficie de l'expiation. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans la religion. De même qu'il ne peut pas s'auto-distribuer la zakat. Il ne peut pas. Deuxièmement, l'expiation, s'il n'y a pas possibilité de libérer ou de jeûner, consiste à nourrir 60 pauvres. Or, il est très peu probable que le nombre de membres de la famille de cet homme ait atteint ce chiffre, qui est un chiffre assez important. <coughs> Abordons à présent le cas du rattrapage des jours non jeûnés. Il est recommandé de rattraper les jours non jeûnés rapidement et de manière suivie, Pour plusieurs raisons. Premièrement, cela est plus proche du jeûne pendant le mois sacré du ramadan, au cours duquel ces jours sont liés. A la base, nous sommes en train de rattraper donc des jours de ramadan. Donc, il est opportun de faire en sorte que la manière dont nous les jeûnons euh, se rapproche le plus possible du fait de jeûner pendant le mois sacré du ramadan. Deuxièmement, cela permet de se décharger plus rapidement de l'obligation du jeûne. Troisièmement, c'est plus prudent, car nous ne savons pas si nous allons être confrontés ou non à ce qui va nous empêcher de jeûner. Cependant, il est permis de le rattraper, même sans raison, jusqu'au mois de Charben suivant. Rappelons que le mois de Charben, c'est le mois qui précède le mois de Ramadan, donc c'est le huitième mois du calendrier égérien. Il est permis donc de le rattraper, même sans raison, jusqu'au mois de sha'aban suivant, à condition que le nombre de jours restants avant Ramadan soit suffisant. Par contre, si la personne dispose d'un motif valable, elle pourra repousser le rattrapage de son jeûne jusqu'après le Ramadan suivant. En effet, si permission lui a été faite de rompre pendant Ramadan, alors à plus forte raison, hors de ce mois béni. Les preuves de l'interdiction de retarder le rattrapage du jeûne jusqu'après le ramadan de l'année à venir sont les suivantes. Donc, bien sûr, ici nous visons le fait que cela soit fait sans raison valable. Premièrement, la parole de Aïcha rapportée par El Boukhari Muslim. Elle disait Il me restait des jours de ramadan à jeûner et je ne pouvais les rattraper qu'au cours du mois de Sha'ban suivant. Vous trouvez un note ici que cette parole de Aïcha est une preuve qu'il n'est pas obligatoire de rattraper les jours non immédiatement. Car si tel était le cas, le prophète sallam ne l'aurait pas laissé retarder le rattrapage de ses jours de jeûne. A noter que l'absence de capacité évoquée par Aisha n'est pas physique. Ce sont plutôt les devoirs qu'elle avait envers son mari, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'empêchait de jeûner. Deuxième preuve, appuyant l'interdiction de, de retarder le rattrapage du jeûne, donc sans raison, jusqu'après le ramadan de l'année à venir c'est que celui qui le retarde jusqu'au ramadan suivant s'apparente à celui qui retarde sa prière jusqu'à la prière suivante, ce qui n'est pas permis il n'est pas permis que tu retardes l'accomplissement d'une prière jusqu'à l'entrée de la plage horaire de la prière suivante ce n'est pas quelque chose de permis là, le cas du jeûne et du fait de le, rat... de le retarder plutôt, de retarder son rattrapage jusqu'après le mois de ramadan suivant, s'apparente à ce cas de figure-là, qui est un cas de figure qui n'est pas permis. Abordons maintenant une question que les ulemas ont soulevée, « qu'Allah leur fasse miséricorde », qu'ils fassent miséricorde aux anciens qui sont morts, et qu'ils fassent miséricorde et qu'ils préservent ceux parmi eux qui sont encore vivants. Les ulemas ont divergé sur le cas de celui qui, sans raison, retarde le rattrapage de ses jours non-jeunés, Jusqu'après le mois de Ramadan suivant. Le plus correct des trois avis qui ont été émis est qu'il lui suffit de rattraper sans nourrir pour chaque jour un pauvre. Donc il lui suffit de rattraper en vérité. En effet, Allah dans le Coran a mentionné uniquement le rattrapage. Et ce, dans sa parole Et quiconque est malade ou en voyage. Alors qu'il gêne plus tard un nombre égal de jours. Ad-Darakutni al et Al-Bayhaqi ont rapporté du Prophète, d'après Abu Hurayra, l'obligation de nourrir pour chaque jour un pauvre. Or, ceci est faible. De même, ce qui a été attribué comme fatwa à Abu Hurayra, Quant à ce qui a été rapporté d'Ibn Abbas, si cela s'avère authentique, ce n'est pas pris en compte, car ce n'est pas en accord avec l'énoncé coranique. Notons que, de manière générale, Les avis des compagnons sont acceptés tant qu'ils ne contredisent pas le sens apparent du Coran. Donc cela nous renvoie à la question euh, de l'acceptation de la parole du compagnon et du fait de la considérer comme un argument. Et il y a bien sûr certaines règles qui régissent le fait de prendre et de considérer comme argument la parole du compagnon. Parmi ces règles-là, le fait que sa parole ne contredise pas le sens apparent du Coran. Vous trouvez en marge que nous avançons cela, bien qu'il est possible de comprendre de la parole d'Ibn Abbas que nourrir pour chaque jour non-jeûner un pauvre est recommandé, pas obligatoire. Et je vous invite à retourner au Sharh al-mumti' du shir Muhammad Ibn Saleh al-Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Autre point à soulever, c'est qu'il est préférable de faire devancer le rattrapage des jours non jeûnés à d'éventuels jeunes surrogatoires. Car l'obligatoire passe avant ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est quelque chose de connu. Bien que bon nombre de musulmans soient déréglés à ce niveau-là, et accordent plus d'importance à ce qui est surrogatoire qu'à ce qui est obligatoire. Or, Allah, tabaraka ta'ala, a dit, comme la rapporté de lui le prophète sallallahu alayhi wa sallam et mon serviteur ne cherche à se rapprocher de moi avec quelque chose qui n'est plus aimé qui est plus aimé de moi que ce que je lui ai rendu obligatoire et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime donc nous retenons de ce hadith D'une part le fait que ce qui est obligatoire prime sur ce qui est surrogatoire et nous retenons également le grand mérite qu'il y a dans le fait d'accomplir des actes surrogatoires après s'être acquitté de ce qui est obligatoire. Et ce mérite est d'autant plus immense qu'il permet d'obtenir l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Qui est quelque chose que nous devons rechercher. Et c'est là le plus important. Et comme le disaient les pieux prédécesseurs de cette communauté, l'important ce n'est pas que toi tu aimes, mais l'important c'est que Allah t'aime. Et c'est là quelque chose de très important. Pour cela, il convient d'être en conformité avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus du fait. d'être sincère dans le culte vis-à-vis d'Allah, en recherchant son agrément et en recherchant sa récompense dans l'au-delà, wa ta'ala. Cependant, si une personne jeune, ce qui est surérogatoire, avant d'avoir rattrapé ce qui lui restait à jeûner de ramadan, alors c'est accepté d'elle. Il ne faut pas comprendre de cela, que celui qui jeûne les six jours de Shawwal, avant d'avoir rattrapé les jours de jeûne manquants de ramadan, bénéficiera de la récompense propre à cet acte. En effet, le messager d'Allah a dit, comme l'a rapporté l'imam muslim dans son okay recueil authentique d'après Abu Ayyub al-Ansari, celui qui jeûne ramadan, puis le fait suivre de six jours de Shawwal, C'est comme s'il avait jeûné continuellement. Or celui qui doit rattraper des jours de jeûne de, du ramadan n'est pas concerné par ce hadith. Pourquoi Parce qu'il n'est pas considéré comme ayant jeûné ramadan, étant donné qu'il lui reste des jours à jeûner. Celui qui viendrait donc à jeûner six jours de shawwal alors qu'il n'a pas terminé de jeûner ramadan n'atteindrait pas la récompense mentionnée dans ce hadith et son jeûne lui sera compté comme un simple jeûne surrogatoire. Donc il aura la récompense du jeûne surrogatoire, mais <coughs> ne bénéficiera pas de cette récompense qui est mentionnée dans le hadith d'Abu Ayyoub. « Al-ansari rahimahouallahu ta'ala wa radhiya'an se mérite, cette récompense qui n'est autre que d'avoir été comme si on avait jeûné continuellement. » Il existe différents cas de figure concernant la personne qui n'a pas pu jeûner. un ou plusieurs jours de Ramadan, puis qui meurt. Premier cas de figure, celui qui est atteint d'une maladie dont on espère la guérison, puis qui s'aggrave à tel point qu'il meurt avant d'avoir rattrapé son jeûne. Deuxième cas de figure, celui qui est touché par une maladie passagère, puis est guéri, sans le thé au passage, il faut supprimer, mais meurt avant d'avoir rattrapé. Troisième cas de figure, celui dont la maladie est incurable. Quant au premier, rien n'est à sa charge. Le premier, rappelons-le, c'est celui qui est atteint d'une maladie dont on espère la guérison, puis qui s'aggrave à tel point qu'il meurt avant d'avoir rattrapé son jeune. Rien n'est à sa charge. Quant au second, c'est-à-dire celui qui est touché par une maladie passagère, puis est guéri, mais meurt avant d'avoir rattrapé, ses proches ou un tiers pourront rattraper ses jours de jeûne manquants. Le troisième, c'est celui dont la maladie est incurable. Et bien sûr, nous l'avons déjà mentionné, ce qui est visé ici, c'est la maladie incurable, qui l'empêche de jeûner, qui joue sur sa santé. Troisième, donc, doit à la base nourrir, étant donné que sa guérison n'est pas espérée. Si toutefois il guérit, et Allah est capable de tout, il n'aura pas à rattraper car il s'est acquitté de son obligation au moment... où elle lui a été rendue obligatoire. Il est recommandé à l'héritier de celui qui meurt, alors qu'il n'a toujours pas accompli un jeûne dû à un vœu, de rattraper ce jeûne. S'il ne le fait pas, il nourrira pour chaque jour un pauvre. Ceci est prouvé par le hadith, rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Aisha, qui dit que le prophète a dit, « Celui qui meurt avec un jeûne à sa charge, alors son héritier jeûnera à sa place. » Ils ont également rapporté d'Ibn Abbas qu'une femme vint voir le messager d'Allah en lui disant que sa mère était morte avec un jeune dû à un vœu à sa charge et en lui demandant si elle devait le rattraper à sa place. Il lui répondit que oui en comparant ce jeune à une dette. Il lui a dit « Vois-tu, si jamais euh, ta mère était endettée, est-ce que Tu aurais remboursé sa dette Elle a répondu oui. Et ensuite, il a orienté vers le fait que, concernant euh, le jeûne dû à ce vœu, c'est la même chose, et il lui a donc dit de jeûner pour le compte de sa mère, qui était décédée au préalable. Il est possible que plusieurs parmi les héritiers du défunt se chargent de rattraper le jeûne. Chacun jeûnant un jour de jour, euh, excusez-moi, chacun jeûnant un nombre de jours déterminé. Ils ont même la possibilité de faire cela le même jour, à condition que le type de jeûne à rattraper ne nécessite pas à la continuité. Dans ce cas, soit un héritier se charge de jeûner deux mois consécutifs, soit il nourrit 60 pauvres. Notons qu'il n'est pas légiféré de payer quelqu'un pour rattraper un jeûne. On va s'en tenir à ça pour aujourd'hui et on continuera certainement après Ramadan avec la fin de ce chapitre et ce sera l'occasion d'aborder les types de jeûnes recommandés et peut-être que ça sera un moyen euh, de nous inciter à jeûner même après le Ramadan car il faut savoir que l'adoration d'Allah ne prend pas fin après le mois de Ramadan. Au contraire, le mois de Ramadan, c'est un mois euh, qui doit nous permettre de nous réformer, de nous améliorer et d'augmenter en adoration, vouée à Allah tabaraka wa ta'ala. Et on abordera également les types de jeûnes interdits et réprouvés sur un moyen donc, de les exposer afin qu'ils ne soient pas effectués. Et je demande à Allah tabaraka ta'ala de nous faciliter. de nous accorder la réussite et de nous aider à jeûner et à prier la nuit, le restant de ce mois de Ramadan Wallahu a'lam wa sallallahu a'sallam wa baraka ala nabiyya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana da anilhamdulillahi rabbil alamin